Jurisprudence de la pureté 7. Ensuite, je me lave les bras trois fois, je m'essuie la tête et les oreilles une fois, me lave les pieds trois fois, puis dis les supplications du vide de l'ablution.